Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala Rasulullah, ala alihi, wa sahbihi, wa man tabi'a hudat. Amma ba'd, El-Sheikh Abdurrahman ibn al Nasir al-Sidi rahimahullahu ta'ala a dit, dans la suite du chapitre intitulé Bab Ma yujibul ghusl, wasifatuhu, donc chapitre relatif à ce qui rend obligatoire les ablutions majeures يالا ديسكريبسيون دو سي dernier قال amma Nabi النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضا وضوئا كاملا ثم يحث الماء على راسه ثلاثه يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل بمحل والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيف والكثيفة والله أعلم. Donc dans la suite de ce chapitre, il a dit, quant à la manière dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se lavait de la grande souillure, elle consistait à laver premièrement son sexe puis accomplir des ablutions complètes puis de verser trois poignées d'eau sur sa tête de sorte à l'irriguer complètement puis de verser de l'eau sur le restant de son corps, puis de laver ses pieds à un endroit différent. Et ce qui est obligatoire dans cela, c'est de laver l'ensemble du corps Et de ceux qui pourraient résider sous les poils qui soient légers ou nombreux. Et Allah est plus savant. On en peut retenir de ce passage. Plusieurs points. Le premier, donc la description des grandes ablutions. Hier, on avait vu ce qui rendait obligatoire. Les grandes ablutions. On avait cité donc l'état de souillure majeur, qui fait suite soit à l'éjaculation, soit au rapport sexuel, même sans éjaculation, la manifestation du sang, des menstrues ou des louchies, la mort, excepté celle du martyr, et l'islam. Du mécréant, qu'il soit mécréant de base ou apostat. Donc maintenant on aborde le restant de ce chapitre et dans un premier temps la description des grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'il y a deux manières d'accomplir les grandes ablutions. Al-ghusul, les ablutions majeures. Il y en a une qui est complète, et il y en a une autre qui est, on va dire, suffisante. Celle qui est complète, et celle qui contient ce qui est obligatoire et recommandé. Et celle qui est suffisante, c'est celle qui contient ce qui est obligatoire. Et c'est à cette seconde manière que l'auteur, Rahimahullah ta'ala, a fait référence à la fin de ce chapitre en disant et ce qui est obligatoire dans cela le fait de laver l'ensemble du corps et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que Al-Bukhari et Muslim ils ont rapporté de Aïcha radhiyallahu anha Elle a dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lavait de la souillure majeure, il commençait par laver ses mains. Il commençait par laver ses mains. Puis, à l'aide de sa main droite, il versait de l'eau dans sa main gauche et lavait son sexe. Puis, il accomplissait les mêmes ablutions que pour la prière. Puis, il prenait de l'eau et en frictionnait son cuir chevelu. Jusqu'à ce qu'il considère avoir passé ses doigts sur toute sa tête C'est alors qu'il y versait trois poignées d'eau Puis il versait de l'eau sur le restant de son corps Et enfin, laver ses pieds Ça c'est le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha Rapporté par al-Bukhari et muslim Al-Bukhari et muslim, ils ont également rapporté un hadith De Meymoun, radiyallahu anha dans lequel on trouve la description des grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on y retrouve donc bon nombre de points mentionnés par Aïcha radiyallahu anha à la différence qu'on y trouve précisé qu'il a lavé ses mains deux ou trois fois donc au tout début il a commencé par laver ses mains et il l'a fait deux ou trois fois Deuxième point supplémentaire, c'est qu'après avoir lavé son sexe, il passa sa main gauche sur la terre et la frotta fortement. Troisième point, c'est qu'à la fin, il s'écarta quelque peu et lava ses pieds. Il s'est écarté donc de l'endroit dans lequel il était et il lava ses pieds. Et quatrième point, le fait que Maïmoun lui ait présenté une serviette Et qu'il l'a refusé. Donc ce sont les points supplémentaires que tu retrouves dans le hadith de Maïmouna, anha. Donc si on parle de la description des grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est intéressant donc de récapituler tous les points qui constituent la manière qu'il a eue la manière la plus complète qu'il a eue d'accomplir ces grandes ablutions. Donc premièrement, de mentionner l'intention. Même si l'auteur ne l'a pas mentionné, même si ce n'est pas mentionné dans ses hadiths, étant donné que, comme l'a dit l'auteur précédemment, quand il a décrit les ablutions du prophète, pour appeler donc les petites ablutions, il a cité l'intention et il a dit que l'intention, c'est une condition de l'ensemble des œuvres. Étant donné que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit -a amalu les actes ne valent que selon les intentions. L'intention, donc rappelons le, c'est la ferme résolution du cœur à accomplir un acte. La ferme résolution du cœur à accomplir un acte, qu'il soit culturel et qu'il soit relatif à l'adoration, qu'il soit relatif au relationnel. Ou qu'il soit relatif à ce qui est habituel. L'intention, ce sera d'avoir la ferme résolution dans son cœur d'accomplir un acte. Et on a déjà parlé de son importance. Et il faut savoir que l'intention, ça concerne deux choses. Premièrement, l'acte. Et deuxièmement, ce pourquoi en avant. Donc l'intention elle concerne l'acte en lui-même et c'est ce qui est visé par les ulama dans les livres de fiqh Et deuxièmement donc ça peut viser ce pourquoi on œuvre Et les ulama parlent de ce second aspect dans les livres de Tawhid par exemple, ou de spiritualité, dans lesquels tu retrouves l'incitation à œuvrer pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ce second point est très important, car parfois le premier fait de s'y concentrer, peut nous faire oublier le second, alors qu'il nous incombe d'accorder de l'importance aux deux. Et bien souvent, donc, le premier, les gens, donc, sont au point à ce niveau-là. Par exemple, ils accomplissent ces petites ablutions, ils ont les intentions d'accomplir les petites ablutions, les grandes ablutions, les grandes ablutions, et ainsi de suite. Par contre, dans le second, on peut avoir tendance à le négliger et à accomplir les actes euh, de manière habituelle et que ça rentre, comme on dit, dans la routine sans forcément avoir à l'esprit et dans le cœur que l'on se rapproche d'Allah tabaraka wa C'est-à-dire ta que c'est possible qu'une personne accomplisse ses ablutions étant donné qu'elle se doit de le faire sans pour autant avoir à l'esprit qu'elle est censée se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta par cela. Or, ce qui nous incombe de faire ici, c'est de concrétiser ces deux points se purifier étant donné qu'il nous est demandé de le faire et également chercher à nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cela. Donc premier point, l'intention. Deuxième point, la basmala. Deuxième point, la basmala, le fait de dire Bismillah. Et étant donné que c'est légiféré pour les ablutions mineures alors à plus forte raison Pour les majeurs. C'est-à-dire pour les grandes ablutions. Et on avait déjà vu que c'était recommandé. Que ce n'est pas obligatoire concernant les petites ablutions. Donc il en est de même ici. Ça reste quelque chose de recommandé. Le fait de dire bismillah. Également, le fait de laver le sexe. Comme on l'a vu... Dans le, dans le hadith de Aïcha, et comme c'est présent également dans celui de Maïmoun. Quatrième point, le fait de laver ce qui aurait été touché par la souillure. Étant donné que l'on voit que dans le hadith de Maïmouna, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lavé son sexe, il a frotté sa main gauche sur la terre. Et il a fait cela donc afin d'enlever le restant de la souillure. Cinquième point, le fait de faire complètement les ablutions, comme vu précédemment. Faire complètement les ablutions, comme on les a euh, décrites précédemment. Le fait que le shir ejika à Milan, donc complètement, ça inclut le lavage des pieds à la fin. Sixièmement, le fait de frictionner l'ensemble du cuir chevelu et de verser trois poignées d'eau sur la tête. Le fait de frictionner l'ensemble du cuir chevelu et verser trois poignées d'eau sur la tête. Donc, euh, frictionner l'ensemble du cuir chevelu, c'est comme ça, avec les, les doigts mouillés. C'est le fait donc de passer ses doigts, donc, de frictionner le cuir chevelu donc en dessous, de le faire sur l'ensemble de la tête. Quant au, quand on fait donc, de verser trois poignées d'eau sur la tête, ça consiste à mettre de l'eau dans un premier temps sur le côté droit, ensuite sur le côté gauche et ensuite au milieu. Comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après anha, qui disait qu'un jour, il y a une espèce de récipient qui fut présenté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'avait alors le côté droit de sa tête, puis le gauche, puis le milieu. Donc en commençant par le côté droit, ensuite le côté gauche et ensuite le milieu. Donc on retrouve ici le fait de commencer par le côté droit, de le faire suivre par le côté gauche et enfin... Au milieu, c'est-à-dire que le fait de retarder le lavage du milieu, ça permet euh, d'atteindre, ou que l'eau atteigne ce qui n'a pas été atteint au début, en mettant l'eau à droite et à gauche. Donc c'est là la, de la manière dont procédait le prophète alayhi wa sallam, pour verser les trois poignées d'eau sur la tête, comme nous l'avons vu dans le hadith de Aisha, et comme c'est mentionné également dans celui de Maïmouna, Ici, donc, on peut trouver dans certaines traductions, le fait qu'il est dit, ensuite, il lavait sa tête, et faisait bien pénétrer l'eau dans les cheveux à trois reprises. Ensuite, il lavait sa tête, Et faisait bien pénétrer l'eau dans les cheveux à trois reprises. Ce qui laisse entendre qu'on doit frictionner le cuir chevelu à trois reprises. Or ce qui est voulu ici, c'est le fait de verser trois poignées sur la tête. Et la manière de procéder donc, elle a été mentionnée par al-Anha comme vous l'avez. Entendu. Donc, j'insiste bien sur ça. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de verser trois poignées. Ce n'est pas le fait de frictionner à trois reprises l'ensemble du cuir chevenu, comme pourrait le laisser entendre, cette proposition de traduction que nous pouvons trouver donc dans ce qui a été édité. Le point suivant, c'était le le septième, le fait de faire abondamment couler l'eau sur le reste du corps. Le fait de faire abondamment couler l'eau sur le reste du corps. Alors je dis sur le reste du corps étant donné qu'il est dit يفيض الماء على سائر جسده. Puis, il faisait abondamment couler l'eau sur le restant de son corps. Sahir, le terme Sahir qui est utilisé ici et qui signifie le reste. Et il est une utilisation qui est faite de ce terme Sahir, qui est remise en question par bon nombre de linguistes, qui consiste à viser par là le sens de Jamia. C'est-à-dire l'ensemble. Et c'est remis en question par bon nombre de ulama. comme vous pouvez le trouver dans euh, des dictionnaires arabes de référence et dans certains commentaires du hadith, dans certains livres de commentaires du hadith. Par exemple, tu trouves que al fayruz Abadi dit dans Al-Qabou que Al-Saïr c'est Al-Baqi, La al Jama'at. Puis il a cité un verre de poésie. Donc il a dit que le terme « sa'ir qui est utilisé ici, « sahir jasadihi, il signifie « le restant » et non pas « l'ensemble ». Comme bon nombre de personnes ont pu forcément le croire. Il a nuancé ses propos en disant « Mais il est possible que ce soit utilisé dans ce sens. Mais il est possible que ce soit utilisé dans ce sens. D'ailleurs, avant lui, Ibn Daqiq al-Aïd, dans son commentaire de Umdat al-Ahkam, il a fait référence au fait que certains linguistes sont d'avis qu'il est possible d'utiliser le terme sahir pour désigner le sens de Al-Jami'a, c'est-à-dire l'ensemble. Cependant, avant ça, il a dit qu'à la base, le terme Sa'ir, il signifie le restant. Et c'est ce qui est à comprendre ici, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans les propos de l'auteur, contrairement à ce que l'on peut trouver dans certaines propositions de traduction euh, de ce livre. Ce détail-là il est important, car si tu dis le restant du corps, comme c'est le cas donc, et tu comprends qu'après avoir lavé la tête, suite aux ablutions, après avoir frictionné le cuir chevelu et après avoir passé les trois poignées, versé les trois poignées d'eau sur la tête, tu laves le restant du corps. D'ailleurs que ça, tu ne le laves plus. Tandis que si tu dis l'ensemble, alors à ce moment-là, ça laisserait entendre qu'il faille renouveler le lavage de la tête, ce qui n'est pas voulu ici. Donc, faire abondamment couler l'eau sur le reste du corps. La question se pose, est-ce qu'on doit le faire une ou est-ce qu'on doit le faire trois fois Le shir il est d'avis, comme il l'a soutenu dans son livre Al-Murtarat, Al-Murtarat al-Jaliya, le livre que je vous ai montré à plusieurs reprises, Il a dit « n'est pas légiféré de laver les membres à trois reprises durant les grandes ablutions, excepté pour le lavage de la tête, car c'est ce qui a été rapporté de la description de ces grandes ablutions. Et il n'a été rapporté de lui rien d'autre qui serait établi. Quant au fait d'assimiler les ablutions majeures, c'est-à-dire les grandes ablutions, aux mineures, c'est-à-dire les petites ablutions, c'est là quelque chose d'inopportun du fait des nombreuses différences résidant entre elles. Donc, on retient de ça qu'ici, il faut euh, laver le corps et faire abondamment couler l'eau sur le reste du corps. Donc, après avoir lavé la tête, il faut le faire, donc, ça, une seule fois. Huitième point. le fait de frotter afin que le passage de l'eau fasse réellement partir les saletés. Donc le fait de frotter. On ad delk Et donc je rappelle, et on est d'accord sur le fait qu'ici, on est en train de, dé de décrire la manière la plus complète d'accomplir les grandes ablutions. Et ensuite on va... Euh, mentionner ce qui est obligatoire dans cela Allah. donc le huitième point c'est frotter afin que le passage de l'eau fasse réellement partir les saletés et neuvième point le fait de commencer par le côté droit en se basant sur la généralité des propos de Aisha, anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui plaisait de commencer par le côté droit, quand il se chaussait, quand il se peignait et quand il se purifiait, et dans l'ensemble de ses initiatives. Donc, ici, il est bon de commencer par le côté droit. Et c'est là, donc, le neuvième point. Quant au dixième, c'est le fait de renouveler le lavage des pieds dans un autre endroit. Renouveler le lavage des pieds dans un autre endroit. Comme on l'a vu dans le hadith, de anha qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ces grandes ablutions donc il s'était quelque peu décalé afin de laver ses pieds et on retrouve également cela dans la description qu'a faite anha des grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa puisqu'on y trouve, puis il versait de l'eau sur le restant de son corps et enfin lavait ses pieds. Mais ici, on ne trouve pas donc le fait euh, qu'ils étaient quelque peu décalés. Cependant, cette partie du hadith de Aisha, elle a été contestée par les ouvrages hadith parmi eux ibn rajab et ibn hajar dans leurs commentaires respectifs de sahih al bukhari qui tous deux s'appellent fatah al bari fatah al bari d'ibn rajab il n'est pas complet quand tu as celui d'ibn hajar Il est présent donc et il est entier. Donc, dans leurs commentaires respectifs du recueil authentique d'El Bukhari, ils ont affirmé que cette partie du hadith de Aisha Anha, à savoir le fait qu'il lavait ses pieds, est contestable. Quant à ce qu'a rapporté Maïmouna, radiallahu anha, certains éléments l'ont expliqué par le fait que le besoin se faisait ressentir ici de renouveler le, le, le lavement, ou le lavage plutôt des pieds du fait que le sol était argileux et qu'il favorisait la stagnation de l'eau du fait donc qu'il était quelque peu argileux et que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renouvelé le lavage des pieds et pour ce, pour ce faire qu'est-ce qu'il a fait il s'est quelque peu décalé Et parmi ceux qui ont expliqué cela, il y a l'auteur, rahimahullah, dans son commentaire de Umnat al-Ahkam, qui a dit à propos du fait de compléter les ablutions ou de retarder le lavage des pieds jusqu'à la fin des ablutions majeures, il a dit ce qui ce qui apparaît, c'est qu'il convient de compléter le lavage. C'est-à-dire ici, le lavage des pieds euh, pendant les petites ablutions qui sont incluses dans les grandes. Puisqu'on a vu que la manière la plus complète d'accomplir les grandes ablutions, c'est d'y inclure. D'y inclure quoi L'œil. D'y inclure les petites ablutions. Là, il est en train d'aborder la question. Pendant ces petites ablutions, est-ce qu'il doit, est qu'on doit laver les pieds ou est-ce qu'on doit retarder le lavage des pieds jusqu'à la fin des grandes des grandes ablutions Donc le shir, il est d'avis ici, qu'il convient de compléter le lavage des pieds pendant les petites ablutions qui sont incluses dans les grandes. Puis si on se trouve dans un lieu, donc je de continuer en disant, puis si on se trouve dans un lieu où l'eau stagne, alors il est recommandé de laver les pieds dans un autre endroit. C'est-à-dire en se décalant quelque peu, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si on se trouve dans un endroit dans lequel l'eau ne stagne pas, alors il n'y a pas de mal à ne pas les laver après avoir achevé les grandes ablutions. Donc on comprend de là que le lavage des pieds à la fin des grandes ablutions, il dépend de la situation. Si on a fait nos grandes ablutions dans un endroit propre où l'eau n'est pas menée à stagner, alors, il n'y a pas besoin ici de renouveler le lavage des pieds à la fin des grandes ablutions. Et c'est vers cela qu'a penché l'élève de l'auteur, à savoir le cher Mohamed Ibn Saleh al-Uthaymin dans le Al sharh Donc c'était là, la manière la plus complète d'accomplir les grandes ablutions. Un autre point à retenir de ce passage, c'est ce qu'il suffit de laver pour se décharger de cette obligation, donc l'obligation d'accomplir les grandes ablutions, quand cela est obligatoire bien sûr, et on a abordé ça hier. Donc comment se décharger de cela L'auteur a dit ce qui est obligatoire dans cela c'est de laver l'ensemble du corps et ce qui résiderait comme saleté sous les poils légers ou nombreux. Et Allah est plus savant. La preuve de ce qu'il a avancé c'est la généralité de la parole d'Allah quand il a dit « In kuntum junuban." « Et si vous êtes en état de souillure majeur, alors purifiez-vous. » Ici, il a dit « purifiez-vous » de manière absolue. Et il n'a pas précisé de quelle manière ça doit être. Alors que juste avant, on trouve de manière détaillée la manière d'accomplir les petites ablutions. Les ablutions mineures. Ce qui nous prouve que ce qui est suffisant, c'est de se purifier. Dans le sens donc de laver l'ensemble du corps. Et ceci est appuyé par ce qu'al-Bukhari et muslim ont rapporté de Imran ibn Hussein, anhu qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui était en état de souillure majeur et qui n'avait pas encore prié, il lui a dit, prends cela, c'est-à-dire un récipient d'eau, prends cela et verse-le sur toi. Prends cela et verse-le sur toi. Cette personne-là, ce qui apparaît de cette anecdote, c'est qu'elle était ignorante. Elle ne savait pas comment se purifier. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de lui dire, prends cela et verse-le sur toi. Or, si jamais elle était au courant de la manière d'accomplir Roussel de manière détaillée, il lui aurait dit. Et si ce n'était pas le cas, et qu'il donc, qu lui incombait euh, de suivre la manière qu'on a détaillée tout à l'heure, alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait détaillé, mais il s'est contenté de dire « Prends cela et verse-le sur toi. » Cela revient à dire donc de laver l'ensemble du corps. Comme l'a dit l'auteur, qui dit « laver l'ensemble du corps » dit qu'il faut se gargariser d'eau Et expulser l'eau par le nez. Donc elle m'a demandé et al Inchaque qu'on a vu précédemment dans la description des petites ablutions. Elle m'a demandé donc le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de s'en gargariser, de faire passer l'eau dans l'ensemble de la bouche, se rincer la bouche avec l'eau. Et également donc al Inchaque qui inclut forcément le fait d'avoir au préalable inspiré l'eau, donc inspirer l'eau et ensuite l'avoir expulsé avec force. Non. Et on avait vu que c'était compris dans le lavage du visage. À partir de ce moment-là, Si une personne, comme euh, l'explique le shir, Ibn al uthaymin dans Eshar al mumti si par exemple une personne, elle vient et euh, elle se baigne, elle a un état de souillure majeur, elle se baigne entièrement. Elle a l'intention de se purifier de son état de souillure majeur. Et elle fait donc elle madmada et elle sinchak. Alors à ce moment-là, elle est purifiée de son état de surmajeur. Étant donné qu'elle aura fait ce qui lui est obligatoire. Donc, elle aura eu l'intention de se purifier. Effectivement, elle aura lavé l'ensemble de son corps. En incluant dans cela, elle m'a demandé, elle est donc la bouche et le nez. Tandis que si elle veut accomplir les petites ablutions, alors là, il faudra forcément euh, qu'elle respecte l'ordre établi, comme on l'a mentionné précédemment, euh, en affirmant que Tartib, donc le fait de respecter l'ordre, compte parmi les obligations des ablutions. Une autre question se pose, c'est celle de l'absence d'interruption. Donc on avait vu, quand on avait parlé des petites ablutions, le fait qu'il faut impérativement. Respecter cela et que ça fait partie des obligations, le fait donc de ne pas interrompre les ablutions d'une manière qui serait trop longue. Et on avait euh, déterminé cette longueur en disant qu'il ne faut pas que le membre précédent, le, le, le membre que nous sommes en train de laver, est déjà séché alors que nous nous trouvons dans une situation normale dans un climat tempéré. Donc qu'est-ce qu'il en est de ce point-là concernant les grandes ablutions Le cheikh Ibn al dit qu'il est plus correct de considérer l'absence d'interruption comme une condition de la validité des ablutions majeures. C'est-à-dire qu'il n'est pas correct qu'une personne par exemple se lave une partie de son corps et ensuite S'interrompt pendant un certain temps qui serait trop long pour ensuite recommencer le lavage de son corps. Sauf si bien sûr elle a une excuse et qu'elle est en train de pratiquer les grandes ablutions et que l'eau est coupée par exemple ou qu'elle n'a pas assez d'eau qu'elle est en train d'en chercher et qu'entre le moment où elle n'a plus eu d'eau et le moment où elle en a trouvé un temps, certain temps s'est écoulé et que ce qu'elle avait déjà lavé a séché. Là, c'est un cas particulier, donc dans lequel elle est excusée. Et je vous renvoie donc aux quelques détails qu'on avait pu mentionner concernant cela, quand on avait parlé de la description des petites ablutions. Enfin, donc l'auteur n'a pas mentionné l'intention parmi ce qui est obligatoire, mais il l'avait fait précédemment. Quand il avait dit que c'est une condition de validité pour l'ensemble des œuvres, quand il avait parlé, quand il avait parlé des petites, des petites ablutions. Donc c'est ainsi que se termine le chapitre de l'auteur ou qu'avait entamé l'auteur concernant ce qui rend obligatoire les grandes ablutions et la manière d'accomplir ces dernières. Et on continuera donc prochainement avec le chapitre relatif au At-Tayammum. At c'est les ablutions pulvérales, comme on dit. Et on expliquera ça en temps voulu, Inch Allah. Et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. întotdeauna multă fotcă